Mais qu'en stage 18, la révélation de celui-ci est coupé un célèbre, alors il a pleuré pour ça, et un djami l'a dit, son diable lui a ralenti, alors sur al-dua est descendu sur lui.